takže, on commence aujourd'hui le cours numéro 12 dans l'explication du livre kashf avec le charh du aziz ibn baz et aujourd'hui on est toujours à l'explication de la shubha numéro 9 a tato choubha a od Mouširiky, kteří se při adorování spojí s Alláhem a dole, a kteří dole, a kteří dole, a kteří dole, a kteří a kteří dole, a a kteří a kteří a Ou bien qu'ils prétendent qu'ils sont sur le tawhid euh, Ils disent qu'on fait le takfir des musulmans Ils disent qu'on fait le takfir des musulmans Parce qu'on déclare Ceux qui font le shirk akbar Et qui font le kuf akbar De mouchriki Donc on leur répond hein, Par les points que le shirk Mohamed Ibn Abdul Wahhab a mentionné Dans son livre À ce point numéro 9 Il a mentionné différentes réponses à donner à ce sujet. Et euh, par exemple, parmi les exemples qu'il a mentionnés, euh, il a mentionné jusqu'à neuf réponses qu'on peut donner euh, par rapport à cette choubha et comment la réfuter. Donc au dernier, au dernier cours, on a expliqué les trois premières réponses du shérif Mohammed Ibn Abdul Wahhab. Hein, on a donné les trois premières réponses du Cheikh Mohamed Abdel par rapport à ses choubouhats, la choubouhate du, du takfir. Hein, parce qu'eux, ils ne font pas la différence entre le takfir des khawarij et le takfir de Ahl-Sunnah Le takfir des khawarij, c'est de déclarer quelqu'un kafir pour un péché qu'il a commis, qui est moindre que le kuf akbar et qui est moindre que le shirk akbar. Donc, si quelqu'un boit de l'alcool, ou fait le zina ou commet un meurtre, ou fait, euh, commet l'acte de l'homosexualité, ou la sodomie, ou bien, par exemple, euh, il mange du porc, ils disent « c'est un kafir ». Ils disent « c'est un kafir ». Tandis qu'Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, euh, ils disent « ce n'est pas un kafir, c'est un musulman, mais c'est un coin qui a à la fois faible, c'est un pécheur, et il est sous... Euh, la volonté d'Allah s'il meurt sur ce grand péché sans se repentir, au jour de la résurrection, Allah peut choisir de le, euh, de le faire entrer au paradis par sa miséricorde et à cause également de certaines bonnes actions qu'il aurait faites, qui seraient euh, venus expier ce, ce péché ou bien des euh, punitions ou des, des malheurs qui lui seraient arrivés qui auraient pu également expier certains de ces péchés-là. Ou des choses de ce genre. Donc, il rentrerait au paradis directement sans châtiment par la miséricorde d'Allah, malgré ce genre de péché-là. Ou bien, Allah peut choisir de le châtier et de le faire rentrer dans l'enfer pour un certain temps. Et étant donné que c'est un musulman, que c'est un croyant, et qu'il n'a pas commis de shirk majeur, de coffre majeur, même s'il entre en enfer, il ne va pas y demeurer pour pour l'éternité. Il va seulement rester en enfer pour un certain temps que seul Allah connaît. Et après un certain temps, Allah décidera, lorsqu'il voudra le faire sortir, de le faire sortir de l'enfer pour le faire rentrer au paradis. Et une fois qu'il entre au paradis, il y reste pour l'éternité parce que c'est un mu'min, parce que c'est un croyant qui avait commis certains péchés. Et donc, il devait être purifié de ces péchés-là. Et lorsque il est euh, rentré en enfer et eh bien Allah subhanahu wa ta'ala euh, yani, va faire en sorte que certains intercesseurs euh, puissent intercéder en sa faveur pour qu'il puisse sortir de l'enfer et rentrer au paradis et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est authentique que toute personne qui a Un, un atome de foi dans le cœur ne va pas rester éternellement euh, en enfer, il va sortir. Et seuls les mouchriquins qui ont fait un kufr ou un shirk akbar vont euh, rester en enfer pour l'éternité. Les autres euh, qui ont eu le tawhid, qui ont été sur le tawhid mais qui ont commis certains péchés, eux, ne vont pas demeurer éternellement en enfer, ils vont sortir. Donc, ça c'est la position dahl sunna al-Dama' à ce sujet-là. Tandis que euh, yani les khawarijs, eux, ils considèrent, comme j'ai dit tout à l'heure, que toute personne qui commet un grand péché, eh bien... <coughs> Alhamdulillah. Que toute personne qui commet un grand péché, il va rester en enfer pour l'éternité. Et euh, ils considèrent que de faire des grands péchés, ça fait sortir de l'islam directement. Donc il y a une grande différence entre ça et entre le takfir de al-Sunnah. Les gens de al-Sunnah, ils vont déclarer quelqu'un kafir si il a rendu un péché halal. Hein? Il l'a déclaré ouvertement halal avec sa bouche. Hein? Comme par exemple, quelqu'un qui a dit euh, que l'alcool, il dit, l'alcool c'est halal. Hein? Et tu lui montres les preuves Et il insiste, il persiste à dire non, non, c'est quand même halal. Il le porte c'est halal. Ou bien il va euh, rendre le meurtre halal. Ou un autre crime parmi les crimes que l'islam interdit il va le rendre halal et le, le déclarer halal. Ça dans ce cas-là, il, il sort de l'islam parce qu'il a opposé ce que Allah a dit dans la révélation. Hein? Mais pas parce qu'il a fait ce péché-là seulement. Parce que s'il a commis le péché, Ça, ce n'est pas quelque chose qui fait sortir de l'islam. Tandis que s'il a fait, s'il a, il a déclaré ce péché-là halal, il devient faire, même s'il l'a pas commis, même s'il n'a pas commis ce péché. Mais le simple fait de rendre halal, ça fait sortir de l'islam. Ça, c'est un acte de kofre, de kofre majeur. Et un exemple aussi, quelqu'un qui euh, fait le shirk avec Allah, qui adore les morts, ou qui cherche l'intercession des morts en leur demandant directement hein, dans leur tombe d'intercéder pour eux, ou bien de, de leur demander de faire des doigts pour eux, ou de les invoquer en dehors d'Allah, ou de faire des sacrifices pour, pour eux, hein, et de faire des vœux pieux pour eux, ou de faire le tawaf autour de leur tombe, ou ainsi de suite. Donc, toute personne qui offre à autre que Allah, peu importe ce que cette chose-là peut être, cette personne-là peut être, s'il offre à autre que Allah une forme quelconque d'adoration... Eh bien, automatiquement, il devient moucherique et il sort de l'islam. Il sort de l'islam. Donc, ça, c'est le takfir de Ahl sunnah Les gens de la Sunna, ils font le takfir des gens qui commettent le shirk majeur et le kufre majeur, une fois que on a établi la preuve contre ces gens-là, eh bien, euh, ils sont en dehors de l'islam. Ils seront des koufars. Donc, si on déclare les moucheriquines koufars, et des kuffars, on les déclare kuffars. ça, c'est pas un takfir incorrect. C'est un takfir qui est justifié et qui est approuvé par les textes du Qur'an et de la Sunna et par les fondements de l'Islam. Tandis que le takfir qui est blâmable, c'est le takfir des khawarij, le takfir des ignorants, le takfir des égarés. Mais le takfir des ulamas d'Ahl-Sunna, ça c'est un takfir qui est, qui est valable et qui est glorifié, qui est louable. Donc il ne faut pas faire d'amalgame entre ces deux différentes sortes ces deux formes de, de takfir qui sont totalement opposées et différentes donc les gens d'Ahl Sunna ils ont toujours fait le takfir des gens qui opposent les fondements de la religion de l'islam et on ne peut pas dire à leur sujet que ce sont des khawarij pour avoir fait ça Mais le problème de ces égarés là parmi les extrémistes parmi les soufias, et parmi les rafidahs, parmi les chiites ah qui adorent les morts et qui adorent les tombes et qui ont établi leur religion sur le shirk Eh bien, lorsqu'ils voient des musulmans qui euh, sont sur le torchid, qui appellent au torchid et qui font le takfir des mushrikin, ils disent à leur sujet Vous êtes des wahhabites vous êtes des wahhabites, hein, vous, vous déclarez kuffar des, des gens parce qu'ils prennent des intermédiaires en dehors d'Allah. On dit oui, hein, parce que c'est la religion d'Allah, c'est la religion des prophètes. Donc, on a déjà mentionné un, deux, trois parmi les réponses que le Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab avait mentionnées. On va lire maintenant la quatrième avec l'explication du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, à ce sujet-là. Et euh, le Cheikh <coughs> Abdel Aziz Ibn Baz, euh, rahimahullah, il dit, euh, pardon, là c'est le Cheikh Mohamed Ibn Abdul Wahhab, il dit comme point numéro quatre comme réponse à cette chouba, ويقال أيضا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 Am tadhunnun anna li-i'tiqadi fi taj wa amthalihi la yadur wa Ali ibn Abi Talib Donc le sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab, dit, et on dit également comme réponse à cette chouha du fait qu'il nous accuse de faire le takfir des musulmans injustement donc on leur répond en disant également que ce que Ali anhu, a fait brûler par le feu c'était tous des gens qui hein, euh, yani, prétendaient à l'islam yani, c'était des gens qui se disaient musulmans ils faisaient la salat, ils faisaient la zakat, le jeûne ils croyaient en, en la résurrection ils croyaient au jour dernier ils établissaient les cinq piliers de l'islam Hein, et ils faisaient partie des compagnons de Ali anhu. ils ont appris la science des Sahaba, mais ils ont cru à propos de Ali le même exemple de croyance à propos de, de, de, de ce que les mouchriquines croyaient à propos de certaines personnes qui étaient adorées parmi les euh, de la région des, de, de la péninsule arabe à l'époque du chef Mohamed al-Wahhab, parmi eux comme exemple Yusuf et Shamsan, que le cheikh a cité. Donc, il croyait, à propos de Ali, la même croyance que les gens croyaient à propos de Yusuf et Shamsan et d'autres parmi ses semblables, ou parmi les gens de cette, cette catégorie-là qui sont adorés par les Mouchriquines en dehors d'Allah. Alors, comment les Sahaba se sont tous mis d'accord et ont tous été d'accord sur le fait de les combattre et de les déclarer forts? Est-ce que vous croyez que les sahaba déclarent kouffa des musulmans Est-ce que, que, de euh, est euh, que, est que vous croyez que le fait de croire en Taj, Taj c'est une des personnes également parmi les les saints, soi-disant saints que ces gens-là adoraient en dehors d'Allah. Donc est-ce que vous croyez que le fait de croire en Taj et en ses semblables, ça, ça ne nuit pas. Tandis que le fait de croire en Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, ça, ça fait devenir kafir. <coughs> hein, donc, le sheikh, il, il, il utilise cet argument-là pour le, les répondre. Parce qu'à l'époque de Ali, radiallahu anhu, comme le sheikh, il va expliquer ça plus en détail, c'est il y a des hommes qui ont déclaré que Ali, radiallahu anhu, était Allah. Il y a des gens qui ont déclaré, parmi les gens qui suivaient Abdullah ibn Saba que Ali était Allah. Et à cause de ça, donc, ils ont été brûlés par Ali anhu, il les a fait brûler vivants lorsque il a entendu ça, il a fait creuser une fosse et il a ordonné à un de ses esclaves de, de mettre des, des bûches de bois et de mettre le feu dedans et il les a tous jetés dans le feu il les a brûlés pour, comme, comme châtiment, comme punition pour avoir euh, dit cette parole et cru cette croyance et euh, il a dit la parole qui est très célèbre qui rapportait à son sujet Lamma amra amran minkara, nari wa qambara. Hein, Donc il mentionne que lorsqu'il a vu que l'affaire était mauvaise il a appelé son esclave qambara", il lui a demandé d'allumer de, le feu pour qu'il les brûle dedans. Donc ces gens-là c'était des gens qui priaient qui jeûnaient, qui faisaient le hajj qui croyaient en, en, en, en, euh le jour qui prétendaient croire en Allah et en son messager et ainsi de suite qui disaient achhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu Muhammad rasul donc est-ce que euh يعني vous allez dire donc que dans ce cas-là يعني il a déclaré les sahaba ont déclaré des musulmans kuffar ou bien plutôt vous allez comprendre que le fait de croire en ce genre de croyances là ça les a fait sortir de l'islam et que si quelqu'un croyait la même chose à propos de quelqu'un d'autre, la même chose que ces gens-là ont dit à propos de Ali, il le croyait à propos d'un autre parmi les Auliyah ou parmi les Salihin, hein, ça n'allait ça, ça pas, pas nuire que ça c'était spécifique à Ali, radiyallahu anhu Non. Hein. Donc, le Cheikh il, il, il a expliqué ça de cette façon-là. Maintenant, on va lire l'explication de Cheikh Ibn Baz à ce sujet. Cheikh Ibn Baz, il dit « قال المؤلف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب يبين بهذا المث بهذا المثال جهل الجاهلين في تكفير عباد القبور وعباد الأولياء لأن جماعة, لأن جماعة في عصره كانوا ينسبون ينسبون إلى العلم وينسبون إلى أنهم مسلمون وهم مع هذا مع هذا يعبدون جماعة من الكفرة كتاج ويوسف وشمسان ويخلون فيهم. ويدعون فيهم نوع نوع من الإلهية ويقولون ما يضر ويقولون ما يضر هؤلاء الصالحين التبرك بالصالحين ودعاء ودعاءهم لا يضر بين له الشيخ رحمه الله أن هذا الاعتقاد هو الكفر إذا كان الاعتقاد في الجاهلية في اللات والعز ومنات والملائكة والأنبياء يكف يكفرون أو يكفرون هؤلاء كذلك استغاثتهم بيوسف وشمسان وتاج وفلان وفلان يكفرهم ولا فرق في ذلك لأن صرف العبادة لغير الله شرك بالله سواء كان المعبود صنما أو وثنا أو وليا أو جنيا أو ملكا أو غير ذلك فالعلة والشكمة صرف العبادة لغير الله hadhihi al'illah sarf al'ibadah li ghayr Allah man kan donc on va lire l'explication ici le cheikh, il explique il dit que le ibn Abdul Wahhab rahimahullah euh, il donne l'exemple ici des ignorants parmi les ignorants il montre leur ignorance Euh, par rapport au fait que lorsqu'on fait le takfir de", euh, des adorations des, des adorateurs de tombes <coughs> et des adorateurs de saints ceux qui adorent les saints et qui prient les saints et qui prient les tombes et qui adorent les tombes euh, ils montrent donc hein, que le fait de les déclarer ça c'est pas de, de, de l'exagération et c'est pas La, la même chose que qu'est-ce que font les Khawarij hein? parce qu'il y a un groupe de personnes à l'époque du Cheikh Mohamed qui était attribué à la science cest à les gens considéraient que ces gens-là ils pensaient que c'était des hommes de science et ils pensaient que c'est des gens qui étaient musulmans ils se disaient musulmans ils se disaient même posséder de la science et, c et malgré tout ces gens-là qu'est-ce qu'ils faisaient c'était qu'ils adoraient justement un groupe d'entre les phares comme Taj, et Yusuf et Shamsan. C'est pas ici, on ne parle pas du prophète Yusuf, mais on parle plutôt d'un de autre d'entre ceux que les, euh, les gens de, de, ces, de cette région-là adoraient en dehors d'Allah. Et ils exagéraient à leur sujet et ils prétendaient même qu'ils possédaient certaines formes de, de divinité. Il leur attribuait cette, cette certaine forme de divinité. Et il, il prétendait qu'il n'y avait pas de mal à ça, il n'y avait pas de tort à croire de cette façon-là euh, par, par rapport à ces personnes, parce que ce sont des hommes pieux. Donc, du moment que tu croyais que ce sont des hommes pieux, donc ce n'est pas grave d'exagérer à leur sujet et de prétendre qu'ils ont une, une forme quelconque de divinité. Et Euh, de, ou de dire que on pouvait chercher la baraka la bénédiction de, la, de, de, de leur tombe de, de, leur, de la poussière qui est sur leur tombe des choses de ce genre et qu'il n'y avait pas de mal non plus de les invoquer en dehors d'Allah mais de les appeler en dehors d'Allah donc le sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, il leur a montré ici et il leur clarifie ici que cette croyance là c'est une croyance de kof et que euh, la personne si Euh, quand elle est, si dans la djahiliya le fait de croire en Allah et manat et d'invoquer d'adorer les anges et les prophètes ça, ça les a rendus couffards donc on doit dire la même chose également à propos de ceux qui euh, appellent au secours et qui cherchent le secours de certaines créatures dans les moments de détresse au lieu d'appeler Allah ils invoquent Yousuf ou ils invoquent Shamsan ou ils invoquent tâche, ou un autre, un tel ou un tel, que ça aussi, ça les, ça les rend mécréants, de la même manière que ça rendait les idolâtres, à l'époque, de la Djihulia, mécréants, lorsqu'ils invoquaient leurs idoles. Parce que ces idoles-là, à la base, comme on a expliqué, c'était eux aussi, des hommes pieux, hein, des gens qui avaient fait du bien, ou des anges, ou des prophètes. Et, et si ça les rendait, eux, forts, Eh bien, ça rend également coupable ceux qui le font aujourd'hui ou à l'époque du sheikh, ou peu importe à quelle époque. Et donc, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de distinction entre le qu'est-ce que le que les, que les premiers musulmanes faisaient et le sheikh que font les musulmanes à l'époque du sheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab et à notre époque aujourd'hui. Parce que le sheikh dit parce que le fait de de détourner ou d'offrir à autre qu'Allah une forme quelconque d'adoration ça c'est une forme de shirk en soi, peu importe vers qui on, on offre cette adoration là et peu importe vers quoi on se tourne en dehors d'Allah et peu importe qu'est-ce que c'est qui est adoré en dehors d'Allah que ce soit une idole, que ce soit une statue qui est fabriquée ou Une forme quelconque ou un arbre ou une pierre, même si elle n'est pas sculptée, euh, ça, ça représente du shirk. Hein? Et même si ce, que, ce qui est adoré en dehors d'Allah est un saint ou un djinn ou un ange hein? ou autre chose de ce genre, donc tout ça, c'est considéré comme étant du shirk. Et la raison et la sagesse, hein? la raison et la sagesse qui fait que Ou la raison, ou l'explication qui fait que euh, ces gens-là sont des musulmains. fois enfin, c'est parce qu'ils ont offert à autre que à Allah une forme quelconque d'adoration. Et c'est ça la raison, c'est ça la cause de leur shirk et de leur coffre. C'est pas, c'est pas, c'est pas parce que euh, on va dire, par exemple, comme on a mentionné dans les exemples précédents, que parce que quelqu'un euh, adorait une idole, ça c'était shirk. Mais si c'est pas une idole, si c'est un homme pieux ou un saint, ou un prophète, dans ce cas-là, ce n'est pas shirk. Hein? Ça, ce n'est pas, pas une distinction valable. Donc, le sheikh, il, il, il dit que le fait d'offrir une adoration quelconque à autre que Allah, peu importe qu'est-ce que cette chose-là peut être en dehors d'Allah, du moment qu'on adore quelque chose en dehors d'Allah, alors, si on lui offre une forme quelconque d'adoration, c'est du shirk majeur, qui fait que quelqu'un sort de l'islam comme euh, le cheikh il mentionne le verset 18 dans surat al jin dans lequel Allah subhanahu wa il dit il n'invoquait personne avec Allah subhanahu wa hein? donc d'invoquer quoi que ce soit avec Allah, c'est du shirk et ça c'est une des preuves le verset suivant, le verset qu'on a mentionné et euh, le cheikh mentionne plein d'autres versets aussi à ce sujet là hein? ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فدل على أن الشرك لا يغفر أنه يحبث الأعمال ويجلب على صاحبه الخراب سواء كان المعبود مع الله جنيا أو وريا أو ملكا أو شمسا أو قمرا أو صنما أو شجرة أو غير ذلك للحكم العام لأن الكل يطلق عليه عبادة غير الله والله, والله يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ويقول سبحانه وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه ويقول سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إله الرحمن الرحيم ويقول جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقومه لما بعث قول لا إله إلا الله فإذا قالوها عن صدق صدق هدمت الشرك وصاروا مسلمين بذلك أما من قالها وهو يعبد غير الله ما تنفعه كالمنافقين واليهود وغيرهم ممن يقولها وهو يعبد غير الله وهكذا الذين غلوا في علي رضي الله عنه وعبدوه من دون الله كانوا مشركين وهم مع هذا يقولون لا إله إلا الله Moujoudouna fi ahdi sahaba yaqulouna la ilaha illallah, wa yahsabouna bithalika annahum muslimun. Donc, le shaykh explique d'autres versets, épreuves que le fait d'adorer autre que Allah, c'est du shirk, et que c'est quelque chose qui fait que quelqu'un devient mécréant et il sort de l'islam. Le shaykh il-Masul, le verset 65 dans surat az-Zumar, dans lequel Allah a dit وَلَقَدْ nous t'avons révélé à toi, ainsi qu'à ceux qui ont été envoyés avant toi, que si tu commets le shirk, on annule, nous, nous allons annuler tes œuvres, nous allons rendre tes œuvres vaines, et tu seras du nombre des perdants. Donc, Allah, il mentionne ici, à propos de son prophète, Mohammed, et des autres prophètes, messagers qui ont été envoyés avant lui, que quiconque d'entre eux aurait commis le shirk, Eh bien, son œuvre aurait été annulée et vaine, et qu'il aurait été parmi le nombre des perdants. Donc, si c'est le cas pour les messagers et les prophètes, alors on peut dire la même chose à propos de n'importe quel autre euh, il y a une personne parmi les gens qui se dit croyant ou musulman, et qui tomberait dans le shirk ou commettrait des actes de shirk, hein, que ses œuvres à lui aussi seraient vaines et qu'il serait du nombre des perdants. Et le verset 72 dans Al-Ma'ida dans lequel Allah subhanahu wa dit « Et quiconque fait le shirk avec Allah, alors certes, Allah lui interdira le paradis. Allah lui rendra, va lui rendre l'enfer, le, il va lui il va lui mettre en enfer, il va lui interdire le paradis. « Allah lui rend le, le, le paradis haram. » et Sa destination sera l'enfer, et pour les injustes il n'y aura point de secoureur. » Et il mentionne le verset 48 dans Surah An-Nisa, dans lequel Allah Taala dit que certes Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec Lui, et qu'on offre à un autre que Lui une forme quelconque d'adoration, qu'on associe quelqu'un avec Lui dans l'adoration. Parce que l'adoration, c'est un droit exclusif d'Allah. Quiconque associe avec Allah, hein, Allah se dans ce verset, que certes, celui qui euh, associe avec Allah, Allah ne lui pardonnera pas. Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui. Mais il pardonne tout autre péché qui est moindre à qui il veut. Tout autre péché qui est moindre que le shirk, il le pardonne à qui il veut. Donc ça c'est la preuve que le plus grand de tous les péchés c'est le shirk et que c'est le seul qui, sera, euh, yani, qui ne sera pas pardonné. Si quelqu'un meurt euh, yani, si quelqu'un meurt après avoir commis le shirk sans être repenti et sans être revenu à la foi et autorisé à l'islam eh bien euh, il meurt mécréant et il sera dans l'enfer pour l'éternité parce que c'est le péché qui n'est pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il explique que ça c'est la preuve que le shirk n'est pas pardonnable et que ça annule toutes les œuvres et que ça rend toutes les œuvres vaines et que ça amène la personne qui le commet à la destruction. Peu importe qu'est-ce qu'il a adoré en dehors d'Allah, que ce soit un djinn ou un wali, un saint ou un ange ou le soleil ou la lune ou une idole, ou un arbre... peu importe... la chose qu'il a adorée... en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala... que ce soit une de ces choses-là... qu'on a mentionnées ou autre... Hein, en dehors d'Allah... le verdict est le même... et c'est un verdict qui est général... pour tout ce qui est adoré... en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala... parce que... On, on, pour toutes ces différentes... sortes ou catégories... de choses qui sont adorées en dehors d'Allah on peut appliquer le terme et dire que c'est d'adorer quelque chose en dehors d'Allah, ou autre que Allah ou avec Allah, et dans ce cas-là, c'est du shirk. Et Allah, il dit, dans le verset 62 dans surah Al-Hajj, il dit, et cela parce que Allah, c'est lui qui est la vérité, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est le faux. Peu importe qu'est-ce que c'est. Même si c'était un prophète, les prophètes sont envoyés par Allah, mais s'ils sont adorés en dehors d'Allah, ou avec Allah, eh bien dans ce cas-là, ça devient du shirk, et leur adoration, elle est fausse. Hein? On, a, on doit croire en eux, et les suivre, mais on n'a pas le droit de les adorer. Hein? La même chose pour Isa, -salam, hein? comme Jésus. La même chose hein, que les chrétiens adorent, hein, alors que c'est un prophète envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ces gens-là aussi sont dans le shirk. Hein, et eux, ils essaient de justifier le shirk qu'ils font quand ils invoquent Isa. Il y en a parmi eux qui disent hein, que, euh, ils n'adorent pas Jésus, ils, ils, euh, ils prennent Jésus comme un intercesseur ou comme un intermédiaire. C'est-à-dire qu'ils prétendent comme les soufias. La même chose que les soufias et les rafidahs lorsqu'ils invoquent en dehors d'Allah leurs saints ou autres. Ils disent, nous on les prend seulement comme des intercesseurs et des intermédiaires. On, on les adore pas en dehors d'Allah. On, on, on passe par eux pour aller à Allah. Et ça c'est le shirk des mouchriquins. C'est exactement la même chose que faisaient les mouchriquins à l'époque. Profet, alayhi wasallam, Allah يجزيهم القرآن ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء يشفعون عند الله الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه الله qui ne peut ni leur, nuire, ni leur profiter. Et ils disent, dit, allez-vous informer Allah de ce, de ce dont il n'a aucune, aucune science, de ce dont il ne, de ce, de ce dont il ne connaît pas, dans, ni dans les cieux, ni sur la terre, et ce Allah ne connaît pas dans les cieux et sur la terre, c'est ce qui n'existe pas. Hein? Si, si Allah ne le connaît pas, ça veut dire que ça n'existe pas, et donc ce qu'ils font, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la religion d'Allah, qui, qui est faux. Hein? Et donc, Allah dit que qu Allah soit purifié de ceux qui lui associe, ce qu'ils font comme shirk avec lui. Et euh, <coughs> également, il mentionne des exemples de shubuhat qu'il retrouve dans leurs livres. Parce que leurs livres, étant donné que leurs livres sont remplis de choses qui ont été rajoutées par des hommes longtemps après lui, longtemps après Issa, Hein, les livres qui, qui ont été rapportés dans les évangiles qu'est-ce qui a été écrit dans l'évangile de, de, de Matthieu, de Marc de Luc et de Jean c'est des évangiles qui ont été écrits longtemps après Rissa et, et ceux qui les ont écrits non, la plus, pour la plupart d'entre eux même tous, ils n'ont même pas été des témoins hein, et il y a même le témoignage de Luc dans les évangiles, Luc lui-même dans le début de son évangile qui qui mentionne qu'il n'a pas été témoin de, de, de qu ce qui de qu'est ce qu'il a écrit dans son dans son évangile mais qu'il a rapporté de ce qu'on lui a dit hein, de ce qu'il a entendu donc c'est la preuve encore contre même contre une réfutation même contre les chrétiens qui prétendent que ce sont des livres qui ont été inspirés par dieu la preuve c'est que luc lui même dit dans l'introduction dans de son évangile que il, il n'a pas été témoin de ce qu'il a écrit et qu'il se base sur ce qu'il a entendu de ceux qui soi-disant ont été des témoins hein? donc ça c'est un exemple et en même temps aussi euh, il rapporte des versets qui disent comme par exemple euh, euh, nul ne va à Dieu que par moi hein? et ça tous les prophètes l'ont dit tous les messagers d'Allah et tous les prophètes l'ont dit à leur peuple hein? Moïse Est-ce qu'à l'époque de Moïse, il y avait un autre chemin pour aller à Dieu C'est-à-dire un autre exemple à suivre pour aller à Dieu, pour plaire à Dieu, pour adorer Dieu Un exemple autre à suivre que Moussa Ali Salam, pour le peuple de Bani Israël Non Et donc c'est la même chose pour chaque prophète quand il vient à un peuple. Et lorsque Allah envoie un prophète à un peuple, ce prophète est l'exemple à suivre pour ce peuple, pour plaire à Allah et pour avoir la satisfaction d'Allah Et donc ce, ces, ces, ces exemples de paroles, de citations de Salam, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on adore Jésus pour plaire à Dieu. Puisque déjà le premier de tous les commandements dans l'Ancien Testament, dans la, dans la loi de, de Moïse, dans tout, de tous les prophètes, c'est qu'on n'a pas le droit d'adorer rien d'autre avec Dieu ou en dehors de Dieu. Et qu'on ne peut pas faire aucune représentation ou exemple de, de ce qui est dans les cieux, sur la terre et dans la mer. Aucune représentation et que celui qui adore d'autres que Dieu, ou qui appelle à appeler à d'autres que Dieu, c'est un blasphémateur, hein, et c'est un idolâtre. Donc, comment ils peuvent essayer de prétendre que euh, Jésus, alayhi salam, il était en train de dire aux gens, adorez-moi, pour aller à Dieu. Hein? Ça, ça impliquerait qu'il était en train d'appeler à contredire l'enseignement de tous les messagers, et de contredire le plus grand de tous les commandements de Dieu. Hein? Alors que Jésus lui même dit Mon Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu d'Isaac, et le Dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac, ce n'est pas Jésus, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur de tout, de tout. Donc, quand il dit ça, il, il est en train de dire quand il dit Nul ne va à, à, à Dieu que par moi, ça veut dire Nul ne peut adorer à son époque. Nul parmi les fils d'Israël ne peut, ne peut adorer Allah, accepter en suivant son exemple et accepter en prenant euh, Isa comme modèle. Hein? Et l'exemple de Isa, c'est d'adorer Dieu directement et de le prier directement sans intermédiaire, comme Abraham adorait Dieu sans intermédiaire, comme Jacob adorait Dieu sans intermédiaire, comme Noé adorait Dieu sans intermédiaire. Tous les messagers d'Allah, ils ont tous adoré Dieu directement, sans aucun intermédiaire. Donc comment toi tu viens me dire par la suite que la religion de Isa salam, c'est de contredire les prophètes et les messagers qui sont venus auparavant. Hein? Donc ça c'est un blasphème contre Isa salam et contre les prophètes et contre la religion des prophètes. Hein? Et la même chose aussi, un, un d'entre ces chrétiens, dernièrement justement quand j'étais en Haïti, On entend, On était dans un, dans un, On a pris un transport. Un transport, c'est pas le transport public, mais c'est les, les petites camionnettes qui, qui, qui se promènent là-bas parce qu'on avait pas de à la capitale, on pas de transport. Donc on prenait ces transports-là, les tap-tap comme on appelle. Et à la, donc, quand ils voyaient que j'étais musulman, donc ils à, Il y a des gens qui commencent à poser des questions dans le tap-tap et ils ont commencé à faire la dawa. Moi et un autre frère qui était avec moi. Euh, justement, on à parler avec euh, les chrétiens, leur expliquer le tawhid et des choses comme ça. Donc, pendant tout le trajet, on commençait à discuter. Et il y en a un qui dit, hein, parce que je leur ai dit, il faut croire en Allah seul. Il faut pas adorer personne en dehors d'Allah. Et que celui qui croit pas en Isa et islam il n'est pas musulman. Parce qu'en Islam, on est obligé de croire en tous les prophètes. Mais en même temps, croire en les prophètes, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de les adorer. Donc on croit en Isa, on croit en Isa, mais on l'adore pas. Hein? Et on ne le, on le prend pas comme divinité, et on ne dit pas qu'il est fils de Dieu, hein, ou Dieu incarné, ou des choses de ce genre. Et puis, et il y en a un qui, qui a dit parmi eux, qui disait que, oui mais, la différence, il y a des différences entre Jésus et les autres prophètes. J'ai dit oui c'est vrai il y a des différences parmi les différences c'est qu'il est né d'une naissance miraculeuse c'est-à-dire qu'il n'avait pas de père de la même manière que Adam et Ève n'avaient pas de père mais, mais le miracle d'Adam et Ève est plus grand encore puisque Esa, Esa, Esa, lui au moins il avait une mère donc ça c'est quelque chose qui est normal pour tous les êtres humains de sortir de, du ventre d'une femme Tandis que Adam, salam Adam, lui, n'avait même pas de mère, il n'avait même pas de père du tout. Qu'est-ce qu'on va dire que il était le fils de Dieu à cause de ça Bien sûr que non. Donc la même chose pour Isa, sala, et ensuite il a dit oui, mais euh, il faut croire qu'il est mort pour nous et que, yani, euh, il faut croire qu'il est mort pour nous pour, pour sauver nos péchés et des trucs de ce genre. Je lui ai dit, n'est-ce pas que vous croyez que Jésus est Dieu Il a dit, oui. J'ai dit, est-ce que pour vous, Dieu peut mourir Il a dit, non. Je lui dit, alors, comment si vous dites qu'il est Dieu, comment vous dites qu'il est mort, alors, dans ce cas-là Il a dit, oui, mais il est ressuscité par la suite. Il a dit, oui, mais même si vous dites qu'il est ressuscité, vous dites quand même qu'il est mort. Et du moment qu'il était mort, il ne peut pas être Dieu. dit, est-ce que, j'ai dit, pendant qu'il était mort, pendant trois jours, Hein, comme vous le croyez, vous dites qu'il est resté mort pendant trois jours. Qui est-ce qui contrôlait les cieux et la terre Et qui est-ce qui, qui, est qui gérait l'univers pendant ces trois jours Il a dit :« mais C'est Dieu. » Je lui dis :« Donc, dans ce cas-là, c'est Dieu que vous devez adorer, non pas Jésus, puisque Jésus est une créature. C'est un prophète envoyé par Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Hein? Donc, quand j'ai dit ça, il ne savait plus quoi dire. Il ne savait plus quoi dire. Ce ce chrétien Puis là, juste avant il, il commençait à me citer l'introduction de l'évangile de Jean au début il était euh, là le verbe, et le verbe était Dieu et le verbe était avec Dieu ou je ne sais pas quoi ça c'est des paroles qui ont été copiées des anciennes euh, philosophies grecques parce que l'évangile de, de Jean est écrit en grec et tu vois que dans cet évangile là il y a les influences des philosophes grecs dedans parce que c'est un des évangiles justement qui était le plus tard dans tous les quatre évangiles c'est celle, celle qui était écrite le plus tard tardivement parce il y a beaucoup de passages qui sont euh, inspirés de, de, de croyances grecques païennes, parce que les grecs croyaient en ce genre de croyances en euh, les dieux de l'Olympe les Zeus et euh, le dieu de la mer, le dieu de l'amour et, et pour eux Zeus Il, avait des, il faisait des bébés avec plein de femmes comme ça sur la terre Et tous de chacun d'entre ces soi-disant dieux en lesquels il croyait quand il, quand il aimait une femme, il voyait une belle femme sur la terre, bon il faisait, il, il faisait un bébé avec elle donc, il, donc pour eux, dieu il avait plein de bébés comme ça avec plein de femmes sur la terre et quand il avait un bébé avec une, une de ces femmes ce bébé devenait un soi-disant un, un dieu ou un demi-dieu donc pour eux, euh, Hercule c'était un fils de Dieu puis Persée c'était un fils de Dieu puis comme ça pour eux, Dieu avait plein de fils comme ça hein? donc ça, ils ont pris cette, cette, ces croyances païennes et les romains ont, avaient aussi ces croyances-là les romains, ils avaient les mêmes les mêmes croyances et les mêmes divinités que les grecs donc ils ont pris ça, ils ont essayé d'interpréter la religion des prophètes à la lumière de ces philosophie ou de ses croyances païennes et c'est de là que viennent toutes ces idées de, de Dieu incarné puis de fils de Dieu puis d'expiation de, de, pour les péchés comment, comment Dieu serait mort pour <rire> comment Dieu serait venu sur terre pour mourir pour nos péchés soi-disant alors que on sait très bien que chaque personne est responsable pour le péché qu'il a fait lui-même et que si Adam et Ève ont commis un péché Eh bien, c'est leur péché à eux, puisque lorsqu'ils ont commis ce péché là, euh, ils ne nous ont pas consultés, et, et de toute façon, on sait que lorsque Adam et Hawa ont commis le péché, qu'ils ont désobéi à Allah en mangeant du fruit, que, euh, en mangeant de l'arbre, on sait qu'ils ont, ils ont par la suite eu des remords et qu'ils se sont repentis d'avoir fait ça et qu'Allah les a pardonnés. Donc, il n'y a pas de péché originel, comme eux, ils le prétendent. Que, ils prétendent que tous les hommes sont nés dans le péché à cause de, du péché d'Adam. Donc, déjà, ça, c'est faux, puisque, même dans la Bible, c'est écrit que chaque personne sera punie pour son propre péché, et non le péché de son père. Hein? Et euh, la même chose aussi pour... Donc, cette idée-là, à la base, qui est basée sur cette notion-là, elle est fausse. Hein? Et euh, il y a plein d'autres euh, Exemples comme ça qui peuvent montrer La fausseté de, de, de ces croyances Et en ce qui concerne le fait de dire Que Isa euh, C'est une parole D'Allah eh bien comme c'est expliqué dans le Coran Que Isa c'est une parole D'Allah Et une âme venant de lui Dans le sens que Allah il a dit soit Et il fut Parce que Allah il n'a qu'à ordonner Que quelque chose soit pour que cette chose là Soit, hein, il leur donne et, c et la chose est. Donc, c'est ça, dans, le sens, dans ce sens-là, il est une parole. Et une âme venant de Dieu, dans le sens que Allah a voulu honorer cette âme et donc, il l'a attribué à, à sa personne pour, pour l'honorer. Et non pas que c'est une partie de Dieu. Hein, non pas que c'est une partie de Dieu, puisque Euh, L'âme, elle a été prise par l'ange et insoufflée, l'ange que, euh, que Allah a créé, qui a pris cette âme que Allah a créée pour aller l'insouffler en Maryam. Hein? Et à, à ce moment-là, elle est devenue enceinte. Donc, ce n'est pas, pas euh, Dieu, une partie de Dieu comme les chrétiens le prétendent, hein? puisque ça, c'est la croyance des idolâtres ou shrikin. Donc, il y a plein d'autres exemples de shubuhat comme ça. Et tous ces exemples-là, c'est pour montrer que ce que ces gens-là adorent en dehors d'Allah, c'est batil. Et que des ces gens-là sont des mouchrikouns. Et que les chrétiens, ou peu importe leur croyance du moment qu'ils adorent d'autre, Allah, ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils font comme pratique et comme croyance, Parce que c'est le shirk et Allah n'a jamais approuvé du shirk et aucun des messagers d'Allah n'a appelé au shirk. Ensuite, le cheikh mentionnait d'autres versets comme le verset 23 dans sourate Al-Isra, dans lequel il dit "Wa ta'budu ta ton Seigneur a ordonné que tu n'adores personne excepté lui. Que vous n'adoriez personne excepté lui. Ça c'est là Ilaha illa Allah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Hein? Et le verset 163 dans Surah al baqarah dans lequel Allah a dit, et votre divinité est une divinité unique. Nulle divinité, hein? rien ne mérite d'être adoré excepté lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et le verset 19 dans Surah al-Muhammad, lorsqu'il dit, sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et demande pardon pour ton péché. Et le prophète, sallallahu alayhi wa lorsqu'il a été envoyé avec sa mission d'appeler au tawhid, il a dit à son peuple, « Dites la ilaha illallah. » Et ça, ça signifie de dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et ça ne signifie pas comme certains d'entre les traducteurs le disent parfois ou même, certains traducteurs musulmans ou certains même parmi les non musulmans lorsqu'ils traduisent cette parole ils le traduisent en disant que ça veut dire qu'il n'est de Dieu que Dieu et ça c'est pas la signification de la ilaha illallah il n'est de Dieu qu'Allah ou il n'est de Dieu que Dieu ça c'est pas la signification de cette parole la signification de la ilaha illallah c'est il, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah Parce que Al-Ma'boud, c'est qu'est-ce qui est adoré. Et il y a plein de choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Donc, cette parole-là n'est pas pour nier la réalité de ce qui se passe. Cette parole-là est pour dire que ce qui se passe, si ce n'est pas Allah qui est adoré, c'est faux. Dans le sens que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est adoré dans le mensonge et dans le faux. Donc c'est ça ce que la ilaha illallah signifie C'est pas pour dire Il n'y a rien qui est adoré excepté Allah Parce qu'on sait très bien qu'il y a des choses Qui sont adorées en dehors d'Allah Il y a des prophètes qui sont adorés en dehors d'Allah Il y a des anges qui sont adorés en dehors d'Allah Par les mouchékin Il y a les, le, soleil, le soleil et la lune Et les idoles et les étoiles Tout ça c'est adoré en dehors d'Allah Donc quand on dit Rien n'est adoré en dehors d'Allah C'est pas ça la signification de la ilaha illallah La signification De cette parole c'est Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont adorées en dehors d'Allah, mais ces choses-là ne méritent pas d'être adorées en dehors d'Allah, puisque c'est seulement Allah qui détient la toute-puissance et la sagesse et la connaissance infinie et la connaissance de toutes choses et le pouvoir sur toutes choses et ainsi de suite. C'est lui, lui seul qui a les attributs de perfection. Hein, et Euh, qui a les, la force et euh, la, la connaissance toute, euh, toute entière de toutes chose. Donc, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui, ne mérite pas d'être adoré. Donc, c'est ça la différence. Et c'est ça la signification de la ilaha illallah. Après, le sheikh, il dit, <coughs> par contre, s'ils si disent la ilaha illallah, et qu'ils le disent avec sincérité, ça, ça vient détruire le shirk et ils deviennent musulmans en prononçant cette parole-là toutefois s'ils si disent la ilaha mais qu'ils qu continuent à adorer autre que Allah après l'avoir dit alors dans ce cas-là ça ne leur servira à rien de la même manière que les hypocrites les munafiqun, ils disent la ilaha illallah ça leur, à, ça leur sert à rien de même que les juifs disent la ilaha les juifs disent ça aussi Mais ça leur sert à rien. Les chrétiens, ils le disent. Ça leur sert à rien. Pourquoi Parce qu'ils adorent d'autres que Allah pendant qu'ils le disent. Et donc, ça, qu annulent ce qu'ils font annule ce qu'ils disent. Hein? Leurs actions annulent leurs paroles. C'est comme il y a des gens qui disent, « Oui, mais tu peux pas dire que ces gens-là sont pas musulmans parce qu'ils disent « La ilaha illallah ». Oui, ils disent « La ilaha illallah ». Les hypocrites aussi disent « La ilaha illallah ». Et les gens que Ali, anhu, a ordonné de brûler vivants, eux, autres, eux aussi disaient « La ilaha illallah ». Et les exemples qu'on a mentionnés au dernier cours, c'est la même chose. Hein? Les exemples qu'on a mentionnés euh, de quelqu'un, par exemple, qui euh, voudrait, par exemple, rendre halal, ce qui est haram. Même si il qu'on il il la ilaha illallah même s'il dit la ilaha illallah fala salat idzna zakat fil hajj mais il dit je ne crois pas que l'alcool est haram donc il a rendu halal qu'est-ce qui est haram il devient kafir même s'il si croit en tout le reste même s'il si prie cinq fois par jour même s'il si fait le jeûne même s'il si dit il la ilaha illallah jour et nuit du moment qu'il a pas reconnu ça alors qu'il qu'il a la connaissance hein, il est pas musulman et donc il y a plein d'exemples et ceux qui croyaient en Moussa Ilama, le faux prophète hein Ils, disaient, illa Ou, ils faisaient les cinq prières par jour. Ils, ils faisaient le ramadan. Ils, ils, faisaient, hein? ils appliquaient les piliers. Et est-ce qu'ils ont été considérés comme étant musulmans pour ça Non. Les Sahaba les ont déclarés koufars et les ont combattus. Et est-ce qu'on va, ah, est qu va dire des Sahaba ah, vous avez déclaré les musulmans koufars Non. Donc la même chose aujourd'hui, pour ceux qui font ce genre de shirk qui adore les morts qui adore les tombes, qui adore les saints et qui disent hein, nous on est euh, on est des, des musulmans non et en Haïti en ce moment c'est ça qu'il y a un groupe là qui, il y a, il y a une des, un des, des groupes de, de Bédra en Haïti qui euh, essaie de faire croire aux gens que l'islam c'est euh, en accord avec le voodooisme l'adoration des, des, des, des, des djinns ils, ils prétendent que c'est ça l'islam et ils, ils essaient de ramener des choubouhats par l'exemple de ce qui se passe dans certains pays musulmans euh, lorsque on trouve dans certains pays musulmans des gens qui se disent musulmans qui adorent les djinns hein? comme les gnawa et les isawiyah et d'autres dans, dans certains pays musulmans comme au Maroc et ailleurs hein? ces gens-là adorent les djinns Et ils prient les djinns et parmi les, dans plusieurs tours aux on retrouve aussi des gens qui invoquent les djinns et qui, et qui demandent l'aide des djinns et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest ceux qui s'appellent ou ceux qu'on appelle parfois comme étant des marabouts alors que ce sont des sorciers parfois et qui prennent euh, ils, ils cherchent le secours des djinns pour faire du séhr ils prétendent que euh, qu'ils sont musulmans ça c'est des exemples hein ça c'est des exemples De, de, de, de gens qui opposent les fondements de l'islam ou bien des gens qui se disent marabouts et qui prétendent connaître l'avenir ils prétendent pouvoir te dire qu'est-ce qui va t'arriver dans l'avenir que est-ce que tu vas avoir euh, du succès dans tes affaires du succès dans, dans avec euh, euh, la personne que tu veux épouser euh, si tu ne peux pas avoir d'enfants il, il va te il va te t'arranger ça si tu tu veux qu'une femme t'aime, ou qu qu'un homme t'aime, euh, si tu es une femme, puis que tu veux tel homme qui se marie avec toi, tu vas le voir, il va faire quelque chose pour toi, pour t'arranger ça. Tout ça, c'est des sorciers. Ça, c'est des, des, des, des sahara, c'est des sorciers. C'est des gens qui font du sahara, et qui travaillent avec les djinns. Hein? Et donc, ça, c'est euh, C'est considéré comme une forme de coffre majeure. Donc, ces gens-là, c'est des charlatans, c'est des menteurs, c'est des voleurs, c'est des, des criminels, c'est des sorciers que l'islam condamne. Qu'est-ce qu'ils font? Ils, ils considèrent comme étant des couffards, des, des, des ennemis d'Allah, des ennemis du prophète. Donc, eux, ces gens-là, en Haïti maintenant, parce qu'ils savent que la population en Haïti, ils n'ont pas de contact direct avec le monde musulman, et qu'ils sont ignorants, donc ils viennent et ils, ils présentent l'islam de cette façon-là aux gens en disant « Oui, dans les pays musulmans, il y a des gens qui croient en ça ou qui font ça, et euh, c'est ça l'islam. » Aouzoubillah. Donc, euh, le tawhid, c'est la base de l'islam, et c'est pour ça que c'est très important de l'enseigner, de le comprendre et de l'étudier, pour pouvoir se protéger justement des menteurs et des mensonges. Hein. donc Le groupe dont je parle en Haïti, c'est un groupe qui est dans une ville qu'on appelle Carrefour-Feuil. carrefour feuille c'est le centre qui s'appelle le centre Allahu Akbar. C'est centre spirituel, soi-disant. Et eux, ils ont mélangé toutes les, les égarements ensemble. Ils mélangent l'islam avec le foudouisme. Ils mélangent l'islam avec les, la religion du Shia. C'est eux, justement, qui disaient, qu'ils, dans leur site, qu'ils croyaient en l'imam caché. Quand j'ai parlé à un d'entre eux une fois, je leur ai dit, « Mais c'est qui l'imam caché ?» commence à dire ben, si tu veux savoir vie en Haïti et, subhanallah ça c'est la croissance des chiites donc ils font les genres de mariages de mut'a ils font ce genre de, de, de, de, de, de, de choses qui est interdite en islam les mariages temporaires euh, ils font plein d'autres euh, choses haram, et ils le rendent halal euh, ils ont même introduit même ils mélangent même l'islam avec la franc-maçonnerie prétendent que, que la franc-maçonnerie, c'est en accord avec l'islam. Et ils ont plein d'autres croyances de coufre. Et ils acceptent aussi le soufisme. Hein? Et c'est ça qui se passe maintenant dans certaines parties en Haïti, certains groupes, qu'est-ce qu'ils propagent. Hein? Et il y a aussi d'autres, parmi les égarés, parmi les groupes d'égarement aussi, comme les groupes comme Djamahat ou Tablir, les groupes comme Euh, les diobandis qui sont en Haïti et qui propagent les, la l'aqida de ces gens-là, des soufis, et qui, bien entendu, n'ont aucune compréhension ré réelle de quest ce que signifie la Allah et qui pensent que la Allah ça veut dire seulement d'affirmer la Que si tu dis que Dieu est le seul maître, le seul créateur et qu'il est unique, que ça, ça te fait, ça te fait rentrer dans l'islam. Même si tu Hein, même si par la suite tu euh, cherches l'intercession des, des saints ça c'est pas cher pour eux hein, donc ça c'est <coughs> de l'égarement euh, donc tous ces gens là ils disaient la ilaha illallah les, les juifs hein, les gens qui euh, disaient que Ali anhu, était Allah hein, des choses de ce genre tous ces gens là disaient la ilaha mais malgré tout ils ont, malgré qu'ils le disaient, ils continuaient à adorer autre qu'Allah. Et de même que, donc, ceux qui ont exagéré à propos Ali, qu'ils l'ont adoré en dehors d'Allah, ils ont été des moucherikoun. Et ils disaient pourtant, La ilaha illallah. Ils étaient à l'époque des sahabas. Ils disaient, La ilaha Allah Et, et ils, se, ils se prétendaient, ils, ils pensaient qu'ils étaient musulmans. Est-ce que ça, ça les a sauvés Non. Même si tu crois que tu es musulman, que tu fais des choses comme ça, tu adores d'autres que Allah, même si tu penses que tu es musulman, tu n'es pas musulman. Donc le fait d'être musulman, ce n'est pas quelque chose qui doit être basé juste comme ça sur les, le fait de, de penser qu'on l'est, mais ça doit être basé sur les preuves, sur la preuve du Coran et de la Sunna. ودعوه من دون الله وجعله إلها مع الله كفروا وقاتلهم علي رضي الله عنه نفسه, نفسه وأجمع الصحابة جميعا على قتالهم بل رضي الله عنه ما قاتلهم بالسيف بل خد لهم الأخاديد وجعل لهم حفرة في الأرض ثم ألقاهم فيها وأحرقهم بالنار من شدة غضبه عليهم رضي الله عنه وقال ابن عباس لو أنه قتلهم بالسيف لكان أحب إليه لأن النار لا يعذب بها إلا الله ولكن من شدة غضب علي رضي الله عنه أحرقهم أحرقهم بالنار لعظم كفرهم حتى جعله الله انتهوا إلى أن قالوا له أنت الله يدعونه يغلون فيه يزعمون فيه أنه إله يعبد كما تفعل الرافضة الآن مع علي والحسن والحسين يدعونهم يستغيثون بهم وينظرون لهم وهذا الشرك الأكبر الرافضة هم ورثة هؤلاء الغلات الإمامية وغيرهم ممن يغلون Donc le cheikh dit que lorsque ces gens-là ont exagéré à propos d'Ali anhu ils ont dit c'est lui ils ont dit Ali c'est Allah et ils l'ont invoqué et ils l'ont appelé ils l'ont invoqué et prié en dehors d Allah. Et ils ont fait de lui une divinité avec Allah et donc ils ont mécru, en disant ça, Et Ali radiallahu anhu, les a combattus par lui-même De même que tous les Sahaba, Ils étaient d'accord pour les combattre Et même que Ali radiallahu anhu, Les a pas combattus par l'épée Il a fait creuser un trou dans la terre Et il les a jetés dedans il les a brûlés Il les a, mis, il les a brûlés vivants à cause de sa colère Contre eux hein, radiallahu anhu. Et Ibn Abbas Lorsqu'il a entendu ça Il a dit si euh, J'aurais préféré qu'on les exécute par l'épée. Ça aurait été meilleur qu'on les exécute par l'épée. Parce que le, le, le feu, on n'a pas le droit de Personne n'a le droit de châtier par le feu, excepté Allah. Donc, quand Ali, il a entendu, il a entendu ces gens-là en train de dire ça. Imaginez, imaginez quelqu'un commence à dire à votre sujet. Il te voit et te dit, tu es Allah. Et il croit que tu es Allah. Que, hein? Donc lui, Ali, anhou, à l'époque, c'était le calife, C'était lui le dirigeant. Et quand il a vu ça, il n'a pas pu supporter ça. Et donc, il est, il, quand il a vu la grandeur de leur coufre, hein? qui est semblable au coufre des chrétiens, parce que c'est ce que les chrétiens croyaient à propos de Isa, a. donc il a, il a dit, ça c'est tellement grave, qu'il faut faire quelque chose. Et donc, qu'est-ce qu'il a ordonné C'est qu'il soit brûlé vivant. Hein? et donc euh, ils ont dit ils, ils lui disaient tu es Allah et ils l'invoquaient et ils le priaient et ils exagéraient à son sujet et ils prétendaient qu'il était une divinité qui était adorée en dehors d'Allah comme qu'est-ce que font les Rafidah aujourd'hui les chiites en Iran et au Liban et ailleurs ceux qu'on qu appelle la secte des Rafidah ceux-là sont des koufars sont des mouchtikin et, et ils adorent Jésus Euh, pardon. Ils adorent Ali anhu, et Al Hassan et Al Hussein et ils ont des croyances semblables que ils ont des croyances semblables à ceux que Ali anhu, a ordonné de faire brûler, puisque les adorent under et même qu'ils euh, ont construit des mausolées sur la tombe de Ali anhu, à Najaf et à Karbala, hein? à Karbala aussi la tombe de Al-Hussein, et ils vont là-bas et ils font des pèlerinages là-bas chaque année. Ils ont construit des mosquées sur leur tombe, de même qu'ils font également ça aussi autour de la tombe de plein d'autres d'entre leurs imams, hein, de leurs douze imams, qu'ils prennent comme des divinités en dehors d'Allah et qu'ils invoquent et qu'ils appellent au secours dans les moments de danger et de détresse. Et ça, c'est du shirk majeur. » Et il y a aussi parmi les sectes des, des chiites aujourd'hui, des sectes encore plus extrémistes et plus mécréantes que la secte des rafida comme par exemple ceux qu'on appelle les Ismaïliyyah. Et les Ismaïliyyah, eux aussi, c'est la même chose que hein, les rafida même pire encore. Et ils ont euh, des imams qu'ils suivent encore aujourd'hui qui prétendent être des descendants de Ali, anhu, et euh, ils les adorent. En dehors d'Allah, ils disent que Ce sont des incarnations de Dieu hein? Comme les, euh, les Ismaïlias il, il, il y a deux grands groupes parmi les Ismaïlias aujourd'hui Il y a les Agachanias Ceux qui suivent Agachan Et Agachan aujourd'hui euh, Il est reconnu par euh, la reine d'Angleterre puis par plein d'autres gouvernements occidentaux Comme étant un souverain hein? Même s'il n'a pas d'état, il n'a pas de pays Hein? Mais il est reconnu comme étant un souverain, hein? et chaque année ses fidèles lui offrent son poids en or, ou en diamant, ou en pierre précieuse, des choses comme ça. C'est un des hommes parmi les plus riches au monde, et il a des compagnies et des, euh, des industries un peu partout dans le monde. Et même ils ont un site internet, Lambstein, avec toutes les, euh, les photos et les explications et les vidéos. Euh, où ils vont visiter les, les, les différents gouvernements des différents pays occidentaux même quand ils viennent au Canada ils sont, ils sont, ils sont, ils sont il est, quand ils viennent au Canada il est accueilli euh, au, au, euh, au parlement il est accueilli au parlement et le gouvernement canadien lui a offert l'ancien musée de la guerre hein, et il en a fait un centre soi-disant pour euh, la, la, la qu'est-ce qu'ils appellent la, la, la, la diversité, pas la diversité, la, le pluralisme et des trucs de ce genre, de, le pluralisme et le multipartisme et les autres valeurs de, de leur système de coffre. Donc ils ont ouvert un centre pour ça et c'est un, un cadeau que le gouvernement canadien a donné aux Khan. Et ils ont fait venir de l'Iran, de, de, de l'Afghanistan, plein d'ismaélites justement, dernièrement, au Canada, sans même aucune difficulté, aucun problème. Hein. Parce qu'ils savent que ces gens-là sont toujours les premiers alliés des Koufars, et qu'ils sont les premiers à combattre l'Islam. Et, et, et maintenant, dans les médias occidentaux, ici au Canada et ailleurs, ils prennent ces ismaélites pour combattre l'Islam dans les médias. Ils disent, regardez, des musulmans comme ça C'est des musulmans comme eux qu'on veut Parce que c'est des gens qui croient pas en Allah Qui croient pas en les prophètes Ils disent que les prophètes, c'est juste des philosophes Des hommes intelligents Qui ont inventé des croyances pour contrôler les hommes Parce que eux ils ont atteint un niveau de, de compréhension plus élevé Donc ils n'ont pas besoin de croire en Allah ou les prophètes Ils disent que le paradis et l'enfer c'est quelque chose qui est dans l'esprit, dans c'est pas réel c'est pas, pas quelque chose qui est concret, qui existe pour de vrai, euh, ils ne croient pas en, en, en les révélations ou des choses de ce genre euh, même les prières le jeûne, le hajj pour eux ça n'existe pas, tout ça c'est une autre signification qu'ils donnent à ces choses là, donc eux c'est déjà, sont parmi les sectes qu'on appelle les sectes ésotérique hein, et ils disent que chaque chose qui est mentionnée dans le Coran, il a un sens caché et personne peut connaître ce sens caché, excepté eux c'est seulement eux qui peuvent connaître ce sens caché de la religion et donc, euh, pour eux la, la salat, ça n'existe pas le hajj, ça n'existe pas le, pour eux, ça veut dire autre chose hein, Et même que certains d'entre eux, par exemple, si il, un d'entre eux veut pas faire la salate, ou des choses comme ça, euh, il peut donner une somme d'argent à, à leur imam, et euh, il est, expensé, euh, il est euh, comment on dit, dispensé de faire la prière, ou des choses comme ça. Et plein d'autres croyances de kouf comme ça. Et parmi leurs croyances aussi, c'est que qu'Ali, il croit que Ali c'était Dieu, c'était Allah. Hein? et il y a un autre groupe aussi parmi les euh, parmi les, les qu'on retrouve euh, au Yémen et dans le sud de l'Arabie Saoudite qu'on appelle euh, l'Ismaïliya Al al-Buhara Al et eux c'est une autre secte aussi qui ont aussi un imam, une autre branche de, des Ismaïlias, et eux aussi la même chose, ils adorent euh, leur imam ils se prosternent devant lui euh, quand il arrive dans un pays quelconque ils, ils, ils, le, ils ne le laissent pas toucher par terre hein, ils, ils vont même soulever sa voiture avec leurs mains pour pas qu'ils qu touche touchent par terre et plein d'autres exemples d'extrémistes de, et de, de chers qu'ils font avec eux avec ces gens là donc ces, ces croyances là elles existent encore aujourd'hui et ces gens là ont encore ces, ces croyances là aujourd'hui la même chose aussi pour les sectes Bantiniya comme les Dourouz, les Nusayriya, les Nusayriya qui sont au pouvoir en Syrie aujourd'hui, la famille Al-Assad, qui sont des croyances, qui sont des, des sectes, qui font partie des sectes des Nusayriya, et c'est une secte qui est semblable à celle des Ismaïliya, et c'est des, des, des croyances de Kouf, croyances de Kouf totalement opposées au fondement de l'Islam, croyances de Kouf et c'est les français qui les ont mis au pouvoir lorsqu'ils ont colonisé euh, la Syrie et le Liban et eh bien quand ils sont partis ils ont quand ils sont arrivés là-bas ils ont cherché les, les, les Nusairia parce que les Nusairia ils étaient euh, dans les montagnes ils sortaient jamais des gens qui étaient euh, isolés parce que les musulmans comme Cheikh l'Islam, Goutaimia et d'autres les ont combattus hein? et donc ils étaient interdits de porter des armes interdits de euh, d'avoir une position ou quoi que ce soit parce que c'est des gens des garments des gens de coffre et qu'est-ce qu'ils ont fait les français quand ils sont arrivés là-bas ils les ont cherchés ils les ont pris et ils leur ont donné toutes les premières places dans l'éducation, dans l'armée et dans toutes les autres l'aspect de la société, hein, pour, les, pour leur donner la possibilité de se venger des musulmans. Et donc, c'est ça ce qui se passe maintenant. On voit ce qui se passe en Syrie et ailleurs. Donc, c'est toujours euh, les koufans qui sont derrière ces choses-là, avec l'aide de ces groupes de bidra et de, de, de, de shirk dans les pays musulmans. Et c'est pour ça que, que c'est important pour les musulmans de connaître leur akida, leur religion comme il faut, justement, pour être capable de reconnaître ces groupes-là et ces égarements-là et pour distinguer entre la vérité et le faux. Donc ensuite, justement, le sheikh il parle d'eux. Il dit les imamiyya, le sheikh il dit euh, que les rafuda on les appelle aussi les imamiyya <coughs> on, on les appelle aussi les ifna'achiriyya les duos des cimains ça veut dire les douze en fait parce qu'ils croient en douze imams soit disant qu'ils sont les descendants de Ali radiyallahu anhu Et ils disent que le dernier d'entre eux, quand il est né, il est disparu, il est devenu invisible, et qu'il est vivant depuis 1200 ans, mais qu'il est caché. Qu'un jour là, bientôt, il, va, il croit qu'il va sortir, et qu'à ce moment-là, ils vont faire le djihad contre les musulmans, et qu'ils vont se venger de Abu Bakr et d'Omar. ils vont les faire sortir de leur tombe, les faire revivre et les châtier comme ça. Hein, avec leur imam qu'ils croient euh, être le Mahdi et, euh, et ça, ça fait partie de leur superstition et de leur fausses croyances. donc tout ça, c'est des exemples et donc les Isnajriya les imamiya, ça c'est des le, noms différents pour la même secte et d'autres également, comme on a mentionné les Ismailiyya, les dros, les Mousseliyya et autres, qui exagèrent à propos d'Ali, qui disent qu'il est Dieu ou qui euh, vénèrent la famille de Ali anhu et les descendants du prophète qui les prennent pour des, des divinités en dehors d'Allah ils sont tous des héritiers de ce groupe là qui ont exagéré à propos de Ali anhu et qui les ont euh, qui, qui, que Ali a brûlé et de même que également Bani al-Qaddah ce qu'on appelle al et les Fatimiyoun l'empire des Fatimides en Égypte et l'empire des Oubaydiyoun qui, qui ont régné à un certain moment de l'histoire sur le nord de l'Afrique et sur le Yémen et l'Égypte et beaucoup de pays comme ça et c'est Salahuddin Ayyubi, qui les a combattus qui, les a, qui, les a, qui leur a enlevé le pouvoir c'est des gens qui combattaient les musulmans de l'intérieur et qui aidaient les, les, durant les croisades qui aidaient les chrétiens contre les musulmans donc c'est des gens qui ont une longue histoire de trahison et de traîtrise et de de, de kofre et de shirk hein. donc ça c'est des exemples donc toutes les tombes qui ont été construites sur les sur les tombeaux qui ont été construits sur les tombes et l'adoration des, des morts ça ça a été introduit par ces gens là, par les rafidats et par les, les ismailis et les gens de ces sectes là c'est eux qui ont introduit ça dans le monde musulman et les soufis eux aussi sont rentrés là-dedans et ils ont propagé ça dans le reste des pays musulmans c'est comme ça que font les, les soufis c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de faire un peu partout dans le monde dans donc le cheikh il dit comme, euh, donc la même chose comme on va le, on va le mentionner à propos de euh, al-qaddah القديح. أبخل الشيخ الزي المقصود، ها؟ المقصود أن الغلو في ملك أو نبي أو صحابي كعلي رضي الله عنه أو جني أو شجرة أو حجر أو صنم كل هذا شرك بالله إذا دعاه من دون الله أو استغاث به أو نظر له. ها؟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 l'appel au secours en dehors d'Allah ou fait des vœux pieux hein, pour cette créature là en dehors d'Allah ou euh, sacrifie ou immole ou euh yani, égorge un animal hein, pour euh, pour eux en dehors d'Allah tout ça c'est du shirk majeur le chef dit wa yaqul al Mohamed ibn Abdul al-Wahhab atadhunnun anna al fi taj wa shamsan wa لا يضر والغلو في علي يضر هذا جهل عظيم لو كان ما يضر في تاج وما و وما لو كان ما يضر في تاج ما ضر في علي من باب أولى فإن علي أفضل من تاج وشمسان ومع هذا الغلو فيه جعل أصحابه مشركين كفار يستحقون القتل كالذين يغلون في تاج وشمسان أو غيرهما أو في, أو في عبد القادر الجيلاني أو في الحسين أو الحسن أو جعفر بن علي وهذا من باب أولى وجعفر ابن محمد من باب أولى علي أفضل منهم فالذين يغلون فيهم دون دونه فالذين يغلون فيهم دونه من باب أولى يكونون كفارا يستحقون القتل Donc, le sheikh, il dit que l'auteur, le sheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab, il dit est-ce que vous pensez que le fait d'exagérer à propos de Tadj et de Shamsan et de ces des gens semblables, ça ne fait pas de tort hein, Ça ne fait pas devenir mécréant Tandis que le fait d'exagérer de, à propos d'Ali, ça, ça rend mécréant Ça, c'est de l'exagération. Ça, c'est de l'ignorance. Une grande ignorance. Il dit que si Euh, le fait de, de, de, de, de croire de cette façon, d'agir comme ça envers Taj, ça ne, ça ne nuit pas, alors le fait de le faire envers Ali, ça nuirait encore moins, parce que Ali était meilleur que Taj et Shamsan. Et Yanni, euh, lorsqu'ils ont fait cette, ce genre d'exagération et d'extrémisme à propos d'Ali, Et que lorsque certains d'entre les compagnons d'Ali ont, ont exagéré à son sujet, ils sont devenus des mouchriquins, des koufars qui ont mérité l'exécution, qui ont été exécutés. Donc, c'est la même chose pour ceux qui exagèrent à propos de Taj, de Shamsan, ou de d'autres, comme Abdul al-Qadir al-Jilani, ou bien Ahmad tijani ou bien euh, -Rifa ou al rifai ou Al-Shavili, euh, ou Yani l'autre là que les Ahbash adorent en dehors d'Allah Abdullah al-Habashi leur cheikh qui est mort il n'y a pas longtemps ils l'adorent en dehors d'Allah et ils pensent que le, le fait d'adorer en dehors d'Allah de prendre des intermédiaires entre, entre, entre eux et Allah que ça c'est pas du sheikh que c'est pas grave et même au contraire <rire> que si tu vas pas d'accord avec eux là-dedans te déclare qu'il c'est pour ça qu'ils déclarent Uh, le sheikh Mohamed Ibn Abd al-Waham il le déclare kafir et il déclare kafir aussi le sheikh bin Baaz le sheikh Ibn Husaymin hein, le sheikh Al-Albani tous les ulamas d'Ahl Sunna, il les déclare kuffar et Ibn Taymiyyah pour eux, Ibn Taymiyyah il est kafir hein? donc ils font un takfir de tous ceux qui confirment le tawhi et qui interdisent le shirk et si tu confirmes le tawhid, que tu interdis le shirk, hein, eh bien, ils, ils te disent que tu es... Tu confirmes le tawhid, tu interdis le shirk, tu ordonnes la sunnah, tu interdis la bid'a, ah, ils te déclarent kafir. Ça, c'est l'exemple de ces gens-là qui sont extrémistes dans la religion et, et ignorants et égarés. Hein, les ahbash, ce qu'on appelle les ahbash et qui ont des, des mosquées Et des, des écoles, même, dans, même ici, à Montréal et en France et, et aux États-Unis et ailleurs, ils, le disent, ils le disent même parmi les choses qu'ils disent, il y, a, il y a justement ma sœur qui me mentionnait que elle a une amie qui, qui, qui avait envoyé son enfant à l'école des Ahbash. et Moi, je, je, je leur ai dit, envoyez pas vos enfants dans les écoles des Habbas. Parce que c'est pire que de les envoyer chez les chrétiens. Les chrétiens, tu dis à tes enfants, ça c'est des koufars. Ne croyez pas en ce qu'ils disent. Ça c'est déjà hein, clair. C'est des koufars. Ils croient en Noël, Père Noël, des trucs de ce genre. Ça c'est C'est des koufars. Ils font du kouf. Mais tu envoies tes enfants chez les Ahbash. Depuis la maternelle, ils commencent à leur dire « Dieu n'est pas au-delà de son trône. » et ils nient qu'Allah est au-delà de son trône et ils apprennent ça aux enfants hein? et ils disent Dieu n'a pas d'endroit et des trucs de ce genre et leur bidaï, ni de la négation des attributs d'Allah donc depuis qu'ils sont tout petits ils leur apprennent ces, ces choses-là depuis la maternelle et les enfants dans la cour d'école ils, ils répètent ça entre eux ça c'est un chrétien il va pas dire ça et s'il si le dit, tu, tu, tu peux savoir que c'est des couffins, les enfants ils vont comprendre Tandis que si tu vas leur expliquer Est-ce que ça c'est des musulmans hein? Ils disent des paroles de kof Ils croient en des affaires de kof Ils nient les attributs d'Allah Ils disent Allah, ils disent le contraire de ce Allah a dit Allah dit qu'il est au-delà de son trône Eux ils disent non, il est, Allah n'est pas au-delà de son trône Et que si tu crois qu'Allah est au-delà de son trône Pour eux tu es un kafir Toi tu vas envoyer tes enfants là-bas Adubillah Donc ça c'est l'exemple Donc, euh, c'est ça ce que le cheikh dit. Il dit la même chose pour ceux qui exagèrent à propos d'Abdul al al-Jilani ou qui exagèrent à propos d'Al-Hussein. Et même les, les, les soufis et les shia, ils vont même en Égypte aussi. Il y a une tombe là-bas, supposément, de Hussein. Ils l'adorent. Ça parlait de la tombe de euh, l'autre saint qu'ils adorent aussi, Al-Badawi, dans la ville de Tanta, hein, en Égypte. Il y a des millions de de gens qui vont euh, pour les adorer, pour l'adorer en dehors d'Allah et pour lui faire des sacrifices et des, des, de, de lui demander des choses en dehors d'Allah de même que Jafar ibn Ali il y en a qui l'adore Jafar ibn Muhammad Mbabi Aula, si, si, et, et Ali qui, qui est meilleur d'entre eux qui est meilleur que tous ceux-là si si c'est c'est d'exagérer de, à propos de Ali, tous ceux qui sont en dessous de Ali, c'est coûte de d'exagérer à leur sujet aussi. Et encore pire encore. Et aussi si ceux qui ont exagéré à propos de Ali ont mérité d'être exécutés. Ceux qui ont exagéré à propos de ceux qui sont en dessous de Ali méritent eux aussi d'être encore plus exécutés que lui, que, que eux. Hein? Donc le cheikh il dit. وعب وعبد و وعبدهم من دون الله وهم أفضل من عليٍ ليكفرون. C'est la même chose que ceux qui à propos de ceux qui ont exagéré à propos de Ali ou à propos des prophètes hein, et qui les ont adoré en dehors d'Allah sont ceux qui ont exagéré à propos du prophète صلى الله عليه وسلم ou des prophètes en général qui les ont adorés en dehors d'Allah. Ale když jsou méři, k Ali, jejich deviennent kufar. Abychom nezabudli, že i především Abu a Abu Idris, Abu Bakr, Abu Ubaydah, Harun, Bakr, Abada Ubaydah, Abu Bakr, Abu Ubaydah, Abu Bakr, Abu abadu Abu Bakr, Abu Ubaydah, Abu Bakr, Abu Ubaydah, Abu و ساروا من أكفار الناس. الشیخ يلزی. la même chose pour ceux qui ont exagéré à propos du prophète محمد صلى الله عليه وسلم ou à propos des autres prophètes. ils, ont adoré, ils, ils les ont adoré en dehors d'Allah. De alors qu'ils sont meilleurs que Ali. ils deviennent kuffars quand ils font, quand ils adorent les prophètes. celui qui adore le prophète محمد صلى الله عليه وسلم ou Idris ou mousa ou qui adore Haroun ou qui adore Isa sont des kuffars. Comme, comme les chrétiens qui adorent Jésus hein, Isa, ils l'adorent avec Allah qui deviennent parmi les plus mécréants d'entre les hommes de même que les juifs hein, les juifs qui adorent Ozaïr, deviennent plus mécréants hein, deviennent les plus mécréants donc ça c'est des exemples et euh, le chèque il dit il dit أن يتنبه. أن يتنبه وأن يعلم أن صرف العبادة لغير الله شرك بالله مطلقا سواء كانت العبادة مصروفة لنبي أو صالح أو جنين أو إنسي أو شجر أو حجر شرك بالله لا بد أن تكون العبادة لله وحده لا شك لشيخ زيلي أبلي قطوب الطالب علم Hein, de, de faire attention et de savoir que de, de, de donner à aucun Allah une forme quelconque d'adoration c'est du shirk avec Allah hein, de façon générale peu importe que ce, cette adoration là soit offerte à un prophète ou à un, à un homme pieux ou à un djinn ou à un homme ou à un arbre ou à un animal ou une pierre ou une roche ou une idole ou une statue ou la lune ou le soleil, peu importe C'est du shelk avec Allah. Et il faut que toute l'adoration, tout entière soit à Allah seul, à lui seul, sans associé, sans partenaire. Et Allah, il dit, oui. cela parce qu'Allah est la vérité, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui, c'est le faux. Et de même que, il dit, وَقَدْ رَبَّكَ أَلَتَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَعَبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا فَلَا تَجْعَلُ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَعِنْتُمْ تَعْلَامُونَ شیری میان لی برسه من que vous n'adoriez que, ad... euh, <mínique> que, que, que lui. الله Et il dit, et ne donnez pas à Allah des échos alors que vous savez alors que vous savez que c'est lui qui a tout créé, qui est le maître de toutes choses donc ça c'est des exemples donc si quelqu'un dit la ilaha illallah, puis après il adore le prophète Mohammed bien il est devenu Ou il dit la ilaha illallah puis après hein, il nie quelque chose qui a rapport avec la religion il devient qu'à faire la même chose Donc, ce n'est pas juste de dire, là, ilaha illallah mais l Et, euh » mais c'est de l'appliquer. il a, il a, il a, il a, il a, Qu'est-ce qu'on veut terminer avec ça aussi C'est qu'il y en a des kouffars maintenant qui euh, sont en train de faire des débats à propos des choses euh, qui sont euh, claires et connues dans la religion d'Allah et que tous les prophètes ont interdit comme par exemple euh, l'homosexualité la, la sodomie la sodomie et les relations entre le même sexe les relations sexuelles entre le même sexe ça c'est des choses qui ont été interdites par tous les prophètes d'Allah et si quelqu'un le rend licite le rend sa halal il devient kafir et si quelqu'un croit que c'est permis à deux personnes de se marier alors qu'ils sont du même sexe alors ça c'est ça c'est si quelqu'un commet le péché sans le rendre halal hein? si deux musulmans par exemple deux hommes ou deux femmes commettent la, le péché de l'homosexualité ça c'est un péché c'est parmi les grands péchés comme l'adultère, la fornication et dans la charia il y a des punitions prescrites pour ces, ces péchés là et euh, pour l'adultère c'est la, la, la lapidation jusqu'à la mort dans la charia dans un pays musulman où il y a un dirigeant musulman qui applique les lois s'il si y a des témoins qu'on juge de ça il verra à ce que la peine soit appliquée sur lui, et si c'est deux hommes qui commettent la sodomie, euh, dans ce cas-là, il y aura la peine de mort aussi. Et donc ça, c'est des explications qui sont claires dans le Coran et dans la Sunna, et les ulama ont parlé de ça dans les livres de Fir, depuis des siècles, c'est des choses qui ne changent pas, des choses qui ne peuvent pas changer, que ça plaise au pouvoir ou que ça ne plaise pas. Ça, il faut comprendre ça. Donc nous, on va s'arrêter ici, puis euh, inshallah on continuera la semaine prochaine. Puis Donc, Barakallahu feekum, Jazakumullahu khayran, Barakallahu fikum, et on, on expliquera la suite euh, des, des explications de ce qui a été dit euh, dans Keshwish Shubuhat dimanche prochain. Samedi prochain, ce sera la suite de euh, Al-Wala ou Al-Bara. J'ai refait le cours d'hier, je l'ai refait euh, parce que le son avait été euh, très mauvais, était très mauvais, parce que je me suis trompé d'entrée. De, de, J'ai branché le micro hier dans l'écouteur, au lieu de le brancher dans le micro. Donc, ça n'enregistrait pas avec le micro, mais ça enregistrait avec le micro intégré dans, dans, dans l'ordinateur, alors le son était vraiment mauvais alors j'ai préféré le refaire pour que ce soit plus clair donc Barakallahu euh, khairan. et euh, également je remercie les frères de Sunna Publication pour, euh, pour la retransmission du cours sur leur site donc euh, à la semaine prochaine incha'Allah